Tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir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 et quand tu seras sur ton beau nuage viens d'abord sur notre maison je n'ai pas été tous les jours très sage mais j'en